La jurisprudence de la vente 35 Pendant la vente, le choix est de terminer la vente avec l'acheteur ou ses chiffres, mais si nous nous séparons, la vente ne doit pas.